Donc, aujourd'hui c'est le cours 20 dans l'explication de la réalité de la secte des Shi'arrafidah. Et le cours aujourd'hui va être sur euh, un point qui a rapport avec la, le groupe d'Ikhwan al-Muflesi, la secte des frères musulmans fondée par Hassan al-Banna en Égypte en 1928 environ. Donc on va, on va faire un petit survol de ce, de ce groupe et de leur position vis-à-vis -vis des Israél euh vis à -vis des, la, de leur position vis à -vis des des chiites rafida sont les alliés des rafida et ils ont toujours défendu les rafida. Donc on va essayer de comprendre un peu C'est quoi l'origine de cette idée, de cette idée de cette secte qui défend les, les, les Raphe et qui s'allie avec eux et qui prétend en même temps être pour euh, être des sunnites comme ils disent hein. et on a des sites euh, sur internet en français qui défendent le, la méthodologie ou l'idéologie des, des wans et justement, euh, on retrouve dans leur site hein, des exemples de de ce genre de comportement, yani de vouloir défendre les shi'a, de, de défendre les rafidah et de défendre soi-disant ahl-sunna en même temps. Donc, euh, vous allez comprendre, on va essayer de comprendre ça tous ensemble, incha'Allah. <coughs> euh, le chèque euh, qui écrit euh, le livre en question qui s'appelle <coughs> « Al-alaqatul muribah ». Béna al-Shi'at-il-Rafidat al-Imamiyah wa Hizb al-Ikhwan al-Muslimin C'est-à-dire Kachful al-Alaqa al-Muriba Ça veut dire de dévoiler la relation douteuse qui existe entre les Shi'ats al-Rafidat al-Imamiyah et le parti des frères musulmans Écrit par un sheikh de l'Egypte qui s'appelle Abu Abdul A'la ibn Muhammad Othman al -Misri. Donc dans ce livre qu'il a écrit à ce sujet <coughs> qui est environ 300 pages non 250 pages. Mhm. Mm environ 250 pages et on on va, on va vous lire ensemble un peu la table des matières de ce livre comme ça vous allez savoir un petit peu de quoi il s'agit. Euh, et bien j'ai passé euh, un bon bout de temps à lire euh, une grande partie du livre, et puis je n'ai pas fini, donc euh, je juste essayer de faire un petit résumé de la moitié, ou un peu plus que la moitié du livre euh, aujourd'hui, puis euh, demain, Inch'Allah, le reste, donc euh, on va voir un petit peu qu'est-ce que le livre contient. Premièrement, il y a l'introduction, dans laquelle il explique un petit peu euh, l'origine des Irkwanes et des choses de ce genre. <coughs> Ensuite, le, le, le début de l'apparition de ce, ce qu'on appelle le rapprochement entre les sun, la Sunna et les Chiars. Et euh, il mentionne également ensuite, bon, il, il, il y a les on dit des références historiques ou des, des documents qui prouvent qu'il y a des liens entre certains personnages et la franc-maçonnerie. Certains de ces personnages-là sont parmi ceux qui ont eu une influence dans, justement, la création et l'apparition du, du groupe des frères musulmans. Et parmi ces personnages-là, il y a le personnage de Jamaluddin Alavrani. Donc, on va faire un petit, un petit passage sur Jamaluddin Alavrani pour comprendre, en réalité, que c'est lui qui a, euh, qui est, qui a été l'instigateur de cette idée euh, de ce qu'on appelle le rapprochement entre la Sunna et les Shia. Ensuite, ça a été repris par Mohamed Rashid Reda, Mohamed Abdou, son élève, de l'élève de Jamaluddin à l'Afghani, puis Mohamed Rashid Reda, ensuite. Euh, et ensuite, Hassan al-Banna, euh, al qui, qui a eu des liens avec Mohamed Rashid Reda, et ensuite, euh, il y a qui a été euh, influencé un peu par certaines de ces idées, si va voir, on va voir en particulier laquelle. Et euh, En tout cas, on va, on va passer à travers certaines de ces choses-là. On va voir les, les, les tentatives que Hassan a fait pour, pour faire le rapprochement entre la Sunna et les Shi'a. Et ensuite, euh, il y a un chapitre qui mentionne euh, la position de certaines des personnes les plus influentes parmi les Ikhwan des euh, lors de, qu'est-ce qu'on appelle, la révolution soi-disant iranienne des Rafidat en Iran, qui, qui, qui est considérée par certains comme étant une révolution islamique, mais en réalité qui n'est qu'une révo révolution chiite, Rafidat, en Iran. Donc, euh, il y a la position de certaines têtes d'Irwan et, et comment ils ont perçu Euh, cette révolution-là à l'époque comment ils ont considéré, comme être, comme, ils ont considéré cette, cette révolution-là comme étant euh, une réelle révolution islamique puis ils étaient en faveur de Al-Khomeini ensuite il y a la position de, du Murshid actuel je ne sais pas s'il est décédé dernièrement mais sinon c'est encore lui Mohamed Mahdi Akif <coughs> dans sa position vis-à-vis -vis des Rafidah et ensuite euh, la position aussi de certains d'entre eux envers les Rafidah puis en, à la fin il y a une, euh, une explication de certaines personnalités parmi les Irwan qui ont revenu sur leur position de défense des Rafidah par la suite, au début ils les défendaient puis par la suite ils les ont critiqués et les ont, euh, certains d'entre eux ont réfuté Euh, les, les Ikhwan euh, et les, les Ikhwan dans leur position ou bien réfuter plutôt les Rafidah donc ils sont revenus sur leur position de rapprochement euh, et parmi les personnages qui sont mentionnés justement qui sont revenus dans, ces, dans cette euh, dans leurs idées par rapport, à leur ikhwan, par rapport aux, aux Rafidah il y a la position de Saïd Hawa, le Soufi hein, qui était parmi les Soufis des Ikhwan Ensuite, deuxièmement, il y a la position d'Abou euh, al-Hassan al-Nadoui, qui a mis en garde contre al-Khomeini. Et ensuite, la position également de Mustafa al-Siba'i, qui était le chef des Irkouan en Syrie à l'époque, qui est revenu sur sa position. Puis dernièrement, euh, Yusuf al-Qardaoui, Youssef al-Qaradawi euh, qui est revenu lui aussi sur sa position au tout début qui est passé par différents stades puis on va voir euh, sa démarche Inch'Allah demain on va expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé avec euh, Qaradawi par rapport au Rafidah euh, demain Inch'Allah <coughs> on va juste passer deux cours sur ça parce que ce eh n'est pas vraiment le plus important mais c'est juste pour montrer en, en fait que la position des d'Ikhwan a eu une grande influence, et un grande impact sur euh, l'attitude de beaucoup de musulmans envers les Rafidah. Et euh, s'il si y a parmi les sunnis, aujourd'hui, des gens qui euh, défendent les, les, les Rafidah, s'il y a parmi les, les musulmans de, qui se disent ahl sunna, qui défendent les Rafidah, en grande partie c'est dû à la position des d'Ikhwan. Parce que c'est eux qui ont fait la la propagande et la da'wa du soi-disant rapprochement entre les sunnans et les chi'a, et qui ont tout fait pour euh, cacher ou taire les, différen les différences qui existent dans les fondements de la religion entre les, les gens de la, la Sunna et entre les chi'a. Et ils ont voulu interpréter toute tentative de critique des, euh, des problèmes que les rafidats ont dans leurs croyances, qui sont en contradiction avec les fondements du tawhid et de la l'aqidah, Ils ont essayé d'interpréter ça de manière politique en disant que, année, ceux qui critiquent l'Iran-Furdra et qui mentionnent leurs erreurs dans leurs croyances, ce sont des gens qui travaillent pour les occidentaux pour créer des divisions entre la, les nations musulmanes et, et qui veulent euh, créer de la dissension et de la division. Et c'est euh, des efforts de, des impérialistes et euh, des défenseurs du, du Shah d'Iran Occident, qui était euh, en faveur de, de, de, de, des gouvernements occidentaux et de, de l'impérialisme occidental contre l'Iran, etc. Donc, nous ont essayé toujours d'interpréter ça de cette manière-là pour faire paraître toute personne qui voulait critiquer euh, l'Iran et euh, la, la, la, la religion des Rafidah Shia comme étant des alliés des Américains, euh, des impérialistes, des Anglais. Et aussi, aussi également... Euh, indirectement, de critiquer d'attaquer l'Arabie Saoudite aussi, en disant que ceux qui euh, critiquaient l'Arabie Saoudite, c'était des gens qui étaient, euh, qui agissaient de cette manière-là parce qu'ils avaient euh, derrière eux les pétrodollars de l'Arabie Saoudite et que c'était ça qui était leur euh, motivation, l'argent. Ils s'étaient payés pour ça, c'est des agents de l'Arabie Saoudite ou des choses de ce genre. Et ils mettent de côté complètement la question de la croyance, la question du tawhid, la question de la défense, de, de, de la haqida, etc. Donc pour eux, ça c'est un détail, on n'en parle même pas, dans en euh, yani est chez eux, ce pas vraiment important. Donc, euh, on va commencer donc avec, euh, en lisant quelques parties du livre, quelques passages, quelques citations dans le livre en question, pour essayer de voir de quoi il s'agit en détail. Llavors, el xaixi començant a la introducció. El diu, El bismillah, el xamlut, el xamlut, el xamlut, el xamlut, el xamlut, el xamlut, el xamlut, el xamlut, el xamlut, el xamlut, el xamlut, el xamlut, el xamlut. Lament, Això és, bens, abri a haver de dir bismillah, el xamlut, el xamlut. Lament, abri pour commencer, il dit que le, le parti des Ikhwan al-Muslimine le, le parti des frères musulmans Hassan al-Banna l'a fondé euh, sur la tariqa qu'on appelle la tariqa Hissafia c'est une secte soufi qui s'appelle Al-Hissafia qui est une des branches de la tariqa al -Shaziria. ok, donc c'est un soufi qui avait fait une beya à un shir, qui suivait son shir qui pratiquait les pratiques de bid'ah des soufis, qui faisaient des pèlerinages aux tombes, hein, et qui avait beaucoup d'autres innovations, beaucoup d'autres formes d'égarement. Donc, il a, il a modelé son groupe à l'image d'une certaine tariqa, justement, et il y a beaucoup de ressemblances entre, cette, euh, cette, euh, entre le, justement, cette tariqa et le parti qu'il a fondé par la suite dans, sa, dans certaines de ses structures, dans certaines de ses façons dans certaines de ces structures ça, ça a été expliqué et clarifié dans plusieurs livres par qui ont été écrits par les ulama de la sunna qui ont réfuté justement la secte des frères musulmans justement ici il y a un point en note de bas de page qui est mentionné il dit qu'ad talaqa Hassan al-Banna attasawuf an abihi Ahmad al-Banna al-Shahir bis sa'ati ibn Abdurrahman حيث كان أبوه منتسبا إلى الطريقة الشاذلية وله تعليق على شرح الوظيفة الزروقية في أذكار الطريقة الشاذلية والذي سماه تنوير الأفئدة الزكية في أدلة الأذكار الوظيفة الزركوية هو الزروقية وقد طبعه على نفقته Donc, il dit premièrement, Hassan al-Banna, il a pris le, son soufisme de son père, Ahmed al-Banna. Euh, et il dit que son père était lui-même de la tariqa al -Shavili. Et il avait lui-même écrit un commentaire du char des de, de, de, de, adhkars, ou bien plutôt du wird, de la wazifa qu'ils ont dans cette tariqa qui s'appelle euh, al al-Shaviliya ce que les soufis, euh, quand ils entrent dans une tariqa, hein, leur cheikh leur donne un petit livre, euh, ou bien il leur donne certains azkars à répéter quotidiennement. et C'est ce qu'ils appellent le, le wird qu'ils font. Et chaque tariqa, elle a son petit livre avec les azkars dedans. Et certains, parfois, ils écrivent des commentaires sur ces, sur ces écrits et lui le, le père de Hassan al-Banna justement il avait écrit un petit commentaire d'un de ses livres de zikr qu'on appelle euh, al-Wadhifa al-Zarouqiyya donc il a expliqué un peu les zikr de la tariqa chadhliya et le titre de, de, du commentaire qu'il a écrit euh, c'est le ça, ça, le titre c'est Tanwir al-Afidah al-Zakiyya fi adillati azkar al-Wadhifa al-Zarouqiyya az Donc, le, le titre en français, ça faisait l'illumination des cœurs purs hein, dans l'épreuve des, des, des rappels de la al-wazifa de, de, de, de, de, de Azarouqiyah. Et il l'a fait publier lui-même. Ça faisait par, avec son propre argent. <coughs> il dit ensuite وَكَانَ أَبُوهُ حَسَنَ أَحْسَنَ حَالًا مِنْهُ مِنَ النَّاحِيَةِ الْعِلْمِيَةِ حَيثُ خَدِمَ بَعْدَ كُتُبِ السُنَّةِ خِدْمَةً جَيِّدًا فقام بترتيب مسند الإمام أحمد على الأبواب وسماه الفتح الرباني بترتيب مسند أحمد الشيباني أحمد ابن حنبل الشيباني ملحق وملحق به بلوغ الأمان في أسرار فتح الفتح الرباني وله أيضا بدائع المنن في جمع في جمع وترتيب مسند الشافع والسنن donc il dit que déjà le père de Hassan al-Banna il était sur le plan de la science sur le plan de la connaissance qu'il avait, il était mieux hein? il était un peu mieux que son fils Hassan du fait que il a Euh, servi certains livres de la sunna et il a fait quelques bons travails hein, justement aussi, en, en écrivant certains livres pour euh, servir la, la sunna d'une certaine façon. Et il a donc, euh, qu'est-ce qu'il a fait par exemple? Il a pris la musnade de l'imam Ahmed et puis il l'a mis en ordre selon euh, <coughs> il l'a mis en ordre selon les, les différentes catégories de de science, ou bien plutôt selon les différents chapitres de fiqh. Parce que la mousnade, une mousnade à la base, c'est un livre qui est divisé selon les, les narrateurs parmi les sahabas. Hein, donc l'imam Ahmed, il commence par rapporter les hadiths selon les narrateurs. Donc il commence la mousnade avec, par exemple, la mousnade d'Abu Bakr. Donc il va rapporter tous les hadiths qui sont rapportés par Abu Bakr, qu'il a mis dans son livre. Ensuite, la mousnade d'Omar, ainsi de suite, jusqu'à tous les sahaba de, de qui il a rapporté les hadiths donc les, peu importe le sujet du hadith lui il regarde pas le sujet du hadith il regarde le narrateur est-ce que c'est est -ce que est ce, quel sahabi a rapporté ce hadith il les met ensemble tous les hadiths qu'il a trouvé de ce sahabi il les, il les met dans un, dans un chapitre séparé Sans tenir compte du sujet du hadith. Est-ce que c'est à propos de la salade Est-ce que c'est à propos de la zakat Est-ce que c'est à propos de, du djihad ou d'autres sujets et regarde pas ça. Il regarde seulement le narrateur. Donc Qu'est-ce qu'il a fait le père de Hassan al-Banna Il a pris la mousnade d'Imam Ahmed, puis il a réorganisé la, la mousnade pour le mettre selon les chapitres de fiqh tous les hadiths qui parlent de tahara ensemble tous les hadiths qui parlent de salat ensemble les hadiths qui parlent de jeûne ensemble et ainsi de suite comme, comme par exemple euh, Sahih al-Bukhari ou Sahih al muslim ou d'autres livres de hadiths qui sont euh, organisés selon euh, <coughs> selon les, les chapitres comme les sunnans okay? donc c'est ce qu'il a fait et il a intitulé Al-Fath Al-Rabbani par tartib Al-Musnad Ahmad ibn Hanbal Al-Shaibani Musnad ibn Hanbal organisation également de la Musnad un, un autre organisation aussi des ou une autre euh, classification des hadiths de la mosquée de Abu Daoud at-Tayalisi donc ils disent wa raghma anna walid Hasan al-Banna kan aliman bi khilaf waladihi المنتمين لحزب الإخوان لا يذكرون والد حسن البنة إلا قليلا ولا ينشرون كتبه التي قدم فيها السنة ولا يهتمون بها بخلاف ما تركه حسن البنة من تراث لا يمثل عشر عشر ما تركه أبوه والذي ليس فيه علم نافع إلا قليلا وإنما هي مجموعة أذكار وتعليم ومذكرات قد اختلطت فيها البدعاء بمفاهيمه وآرائه الغير المبنية على منهاج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة فهم يمجدونها وينشرونها في كل مكان ويلاقبون كلمة نقد فيها ولا يقبلون كلمة نقد فيها أبدا فهي يقولون أن البيت حسن البنة Donc, du, même si, malgré que lui, c'est le père de Hassan al-Ban, avait, avait de la science et que c'était un savant, euh, ça c'est le contraire, euh, ce n'est pas le cas de son fils. Hein. Son fils Hassan n'a pas étudié la science islamique euh, de manière suffisante pour lui permettre justement de faire des fatwas ou bien d'enseigner la religion ou de faire la darwa. Excepté que les gens qui font partie du groupe, des Ikhwan ne mentionne jamais son père ne mentionne jamais le père d'Hassan al-Banna accepté un peu hein? et il ne diffuse pas ces livres dans lesquels il a servi ou euh, il a essayé de, de, de classifier la sunnah il, a, il ne donne aucune importance à ces livres là contrairement à ce que Hassan al-Banna a laissé comme, comme héritage qui n'est même pas un dixième de ce que son père avait laissé est dans lequel il n'y a pas vraiment de science bénéfique, excepté quelques de, un recueil de, de qu'il a, qu a écrit et euh, quelques enseignements et des mémoires qu'il a laissées, des, des mémoires qu'il a laissé qui sont remplies de toutes sortes de conpréhensions et de bid'a ah et de d'opinions qui ne sont pas fondées sur le manhaj du Coran et de la Sunna et de la compréhension des salaf salih et les Ikhwan, ils glorifient et ils diffusent ces livres-là partout. Il y a même un frère, une fois, il me dit, dit qu'un euh, frère que j'ai rencontré, un frère de la Suisse, euh, il a rencontré euh, le fils euh, le petit-fils de Hassan al-Banna, c'est-à-dire Hani Ramadan, dans une mosquée. Je ne sais pas si c'est un frère, il a rencontré et il dit qu'il est venu me voir, parce qu'en en fait, le frère, c'est lui qui faisait la khutbah, il a fait la khutbah, et euh, justement Hanid Ramadan était dans la mosquée au moment où ce frère-là a fait la khutbah et après la khutbah Hanid Ramadan est venu le voir et puis il a félicité pour sa khutbah puis il lui, lui a donné un, un livre de, de son grand-père Hassan al-Banna un livre de Zikr qu'il avait écrit donc c'est pour dire que Hanid pour eux c'est euh, des références, Hanid pour eux c'est euh, un des livres importants alors qu'en réalité Yani, c'est des livres qui ne sont pas nécessairement euh, d'une grande importance puisque yani, ils n'ont pas euh, été écrits par quelqu'un comme, euh, comme le, son, grand -père, son père par exemple le père de Hassan al-Banna qui avait du ilm au moins hein, les, les livres que Hassan al-Banna a écrit, c'est plutôt des livres qui, sont, euh, qui renferment très peu de science ensuite euh, il continue, le shir Sur ce, sur, à parler de justement de la fondation des Ikhwan euh, il dit que la, le, le, quand on dit que Hassan al-Banna il, il, il a été sur la tariqa il a été sur la tariqa ça c'est quelque chose que lui-même a dit dans son livre da dans, dans ce livre-là il explique un petit peu sa vie son, son, sa, sa, sa bio, une, petite, une, une petite biographie hein, euh, si on veut Il explique dedans son développement et comment il est passé par la Sufie et toutes ces choses-là. Ce n'est pas quelque chose d'étant, le Cheikh il dit. Alors là, il y a un peu qui a fait la Sufie et la Sufie à la fin de la soirée. Nous avons aussi la Jaramah. Il Shia aussi la Sufie avec cette Sufie. Il s'est dit sur la suite de la Tachmîr et sur la suite de la donc il dit c'est pas étonnant de voir qu'à l'intérieur de ce parti on trouve toutes sortes de turksufiyah qui sont toutes mélangées de même que c'est pas étonnant que les chi'a ah puissent respirer à l'intérieur de ce parti puisqu'il est basé sur la règle de, du rap du rassemblement et non pas sur la règle de la correction et de la purification comme on dit, hein, la, la, comme on dit la règle bien connue la tasfi'a ou la tarbi'a la purification la correction hein, de corriger la l'aqida des gens de les ramener à la sunnah de les ramener à la vérité de corriger les erreurs de réfuter les erreurs de réfuter les bid'ah et l'ignorance et l'attarbiya c'est d'éduquer les gens par la suite sur la vérité hein, et de leur enseigner la vérité en, le, en commençant par les choses de base et en évoluant par la suite avec le reste, en commençant par les choses les plus importantes, puis en évoluant par la suite vers les autres choses. Donc, comme ça a été expliqué par les ulamas de l'islam, en cas <coughs> dada, hezba l'ikhwan, sunanallah, subhanahu wa ta'ala, sur le nassri à l'aïda, il n'y a pas d'accord pour l'homme un nassri à l'aïda jusqu'à l'an, même au cas de l'axe منبعا للفتن والويلات على شباب الأمة منذ أن خرجوا على الملك فاروق إلى كتابة هذه الكلمات فلم يحسد الشباب منهم إلا مررا حنظلا تحت مسميات خادعة براقة وشعارات جوفا فارغة من مضمون كيف يقول يقول أنه لدينا أن Ils n'ont réussi. réussi à acquérir aucune victoire contre les ennemis de la Ummah. Et puis, et puis la raison pour ça, c'est parce qu'ils ont opposé les, les règles et les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la manière d'obtenir la victoire sur les ennemis. Hein? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établi les règles pour que les croyants puissent atteindre la victoire. Hein? Et il a promis la victoire aux croyants. Et il a expliqué les principes et les règles pour obtenir cette victoire. Mais les Irkouans n'ont suivi aucune de ces règles. Et donc, ils n'ont ramené à la Ummah et aux jeunes de la Ummah que des problèmes, des tribulations, des, des fétans, des malheurs. Et euh, de, ça, c'est depuis qu'ils ont essayé de, de faire un coup d'État contre le roi Farouk en Égypte, jusqu'à ce que l'auteur de ce livre écrive ses lignes, jusqu'à aujourd'hui ils n'ont jamais rien réussi à établir ni à obtenir. Et donc, comme le chèque il disait dans, dans l'introduction, il explique que, pourquoi, parce que le parti des Irouans, il est basé sur la règle du rassemblement. Et cette règle du rassemblement, c'est quoi? C'est la règle qui est expliquée dans euh, les, les, les livres euh, de Mohamed, Mohamed Abdou, Uh, Jamaluddin Al-Afghani et Mohamed Rashid Reda et que Hassan Al-Banna a emprunté de cela justement c'est la règle qu'il répète à chaque fois, qu'il considère comme étant la règle d'or C'est ça la règle c'est ça la règle qu'ils ont suivie et qu'ils suivent encore aujourd'hui Donc, ils cèdent, ils disent, on, on cède mutuellement dans les choses sur lesquelles on est d'accord, puis les choses sur lesquelles on diverge, on s'excuse les uns les autres dedans, hein, on s'excuse. Ou, Comme ils disent des fois, ils disent, on travaille sur, sur, sur ce qu'on est d'accord, puis on, on, on, laisse, on, on laisse de côté les choses qui nous divisent. On, on travaille sur ce qui nous unit, puis on laisse de côté ce qui nous divise. Hein? Et il l'applique ça, même dans les questions de haqida et dans les questions des fondements de la religion islamique. Donc, si, par exemple, ils vont trouver qu'il y a des divergences avec les rafidats, il y a des divergences avec les juifs, il y a des divergences avec les chrétiens, il y a des divergences avec les socialistes, il y a des divergences avec les, euh, les communistes, il y a des divergences avec les, euh, les laïques, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là Ils disent, disent euh, « c'est pas grave ». On travaille sur les choses sur lesquelles on est d'accord ensemble, on travaille ensemble sur les choses sur lesquelles on est d'accord ensemble, et on s'unit là-dessus. Puis les choses sur lesquelles on diverge, les choses sur lesquelles on est en désaccord, c'est-à-dire les fondements de l'islam, eh bien on s'excuse mutuellement là-dedans. Donc ça c'est la règle des, des Iruans, et en même temps, en réalité, c'est une règle. Son origine, si on recule, elle retourne à quoi Elle retourne au, à la franc-maçonnerie et au groupe des Garmin. Toutes les, toutes les règles d'égardement elles sont basées sur cette règle là l'idée que bien, on s'excuse dans nos divergences dans la croyance et dans la foi si tu n'étais pas d'accord avec moi sur la religion de vérité c'est pas grave, on, on s'excuse on travaille sur d'autres choses ensemble hein? et il n'y a pas d'autres il n'y a pas une règle plus dangereuse pour euh, égarer les hommes que cette règle et donc il explique que إن قاعدة التجميع هذه ترتب عليها ضياع أهم شرط من شروط النصر <تصفيق> ألا وهو صحة المعتقد حيث إن داعية التجميع لا ينظر إلى تصحيح معتقد أتباعه وإنما ينظر إلى الاستكثار منهم وجعلهم تحت سيطرته الحزبية فحسب ومن ثم يضطر إلى مدارات كل واحد على اعتقاده ومحاولة صرف أنظارهم إلى أهداف أخرى هي أهداف الحزب وهذه الأهداف لا تميز عقيدة عن أخرى إنما هي توافق جميع الفرق donc il dit que cette règle de rassemblement elle, elle a comme conséquence qu'elle fait perdre les, les, les conditions les plus importantes des, qui font partie des conditions de la victoire pour les croyants et les musulmans. Et, euh, c'est-à-dire, c'est quoi cette condition qui est la plus importante parmi les conditions pour avoir la victoire d'Allah subhanahu wa ta'ala C'est bien entendu d'avoir la bonne croyance, la bonne akhida. Il dit, parce que la personne qui invite les gens à ce rassemblement-là, il, il, il ne regarde pas, il ne pense pas à corriger la croyance de ses fidèles et des gens qui le suivent. Parce que son seul but c'est d'augmenter le nombre et la quantité de personnes qui le suivent. Et de les mettre sous son contrôle et sous son emprise euh, partisane. Hein? Et c'est leur seul intérêt, c'est leur seule euh, intention derrière tout ça. Et donc, ils sont forcés, à partir de ce moment-là, d'agir hypocritement avec chaque individu qui rentre dans leur groupe et de les accepter, peu importe leur leurs croyances et d'essayer de détourner les regards des, des, des fidèles qui sont avec eux vers d'autres objectifs et d'autres buts qui sont les objectifs et les buts du parti et du groupe. et ces groupes là et ces partis euh, et plutôt ces groupes et ces partis, quand ils parlent de ces buts et de ces, euh, de ces objectifs Eh bien, bien entendu, ces objectifs-là ne font aucune distinction entre les différentes croyances des gens. Donc, qu'est-ce qu'elles qu qu essaient de faire elles essaient de, elles essaient, euh, ces, ce, ce genre de groupe, comme le groupe des d'Ikwan, ils essaient de mettre tout le monde ensemble et de faire en sorte que les gens soient tous ensemble d'accord, peu importe leur croyance, peu importe leur secte, que ce soit des Rashida, ou des Soufiyah, ou des Asha'ira, ou des Mu'tazila, ou des Khawarij, ou des Ibadiyah. Tout ça pour arriver à obtenir hein, leur, leur euh, objectif final. Hein? Et c'est étonnant pourquoi on voit, justement quand le chèque il parle de ça, on se, dit, on se demande des, parfois, on dit, mais, subhanallah, comment ça se fait que, étant donné qu'ils acceptent toutes les croyances et les, tous les groupes, pourquoi le seul groupe qu'ils critiquent, c'est les salafis, et c'est le manhaj et la da'wa salafiyya Pourquoi, pourquoi c'est le seul qu'ils critique? Puisque supposément ils acceptent tous les groupes. C'est parce qu'ils n'ont pas d'opposants. Op, Il n'y a personne qui les critique excepté les salafis. Hein? Et, et quand ils trouvent des gens qui se disent salafis, qui sont d'accord avec, avec le fait de travailler avec eux, et qui se taisent sur leurs erreurs, comme par exemple certains parmi les, euh, les chizbiyin, certains parmi les surouriyin, les qutbiyin, Hein, et les tekfiriyyils qui se prétendent salafis, hein, quand ils sont d'accord à travailler avec eux, puis à s'allier avec eux pour leur, pour leur cause et pour leur objectif, hein, ils les critiquent plus. Ils cessent de les critiquer, ceux-là. Et eux, ils essaient de dire aux salafis, arrêtez de les critiquer, on va travailler ensemble. Hein. Mais du moment qu'on est sur le mannage des salafis, <coughs> et qu'on a compris l'importance du tawhid, et de l'aqida, et des fondements de l'islam, et qu'on est et qu'on est... Euh, déterminés à vouloir défendre hein, le Coran et la Sunna et la compréhension des salafes salih de cette religion alors là ils ne, ils ne sont pas prêts à nous accepter ou à nous laisser en paix bien entendu ils vont tout faire pour nous faire des problèmes et pour nous arrêter donc le shaykh il dit wa saufa yadharu lana in sha'allah fi hadha l juz an awwala man ahdatha hadhihi l bid'at bid'atul tajmi'at والتي انبثقت منها بدعة التقريب بين السنة والشيعة ثم بدعة التقريب بين الأديان هو جمال الدين الأفغاني ثم تلقاها عنه محمد عبده الذي بدوره لقنها لتلميذه محمد رشيد رضا فقام محمد رشيد رضا كما سوف نقرأ في هذا الجزء ببلورة خلاصة ما ابتدعه الأفغاني في قاعدة المنارة الذهبية ثم تلقاها بعد منه حسن البنة وجعلها شعارا لحزبه وحقق البنة ما كان يحلم به الأفغاني الشيعي ألا وهو تمرير مذهب الشيعة الإمامية إلى داخل بلاد الإسلام بدءا بمصر باسم التقريب بين السنة والشيعة فانشأ حسن البن بالتعاون مع عدد من رجالات الازهر دار التقريب بالقاهرة وبه وضعت البذرة الخبيثة على ارض مصر مرة اخرى بعد ان طهرها صلاح الدين اليوبي من روث الدولة العبيدية الرافضية الشيعية التي سمت نفسها بالدولة الفاطمية Donc, qu'est-ce qu'il explique ici le shaykh Il dit qu'on va voir dans ce qui va suivre, Inch'Allah, que le premier qui a ramené cette bid'ah, il a écrit en, en lettre très longue il y en, subhanallah, le mot bid'ah, il prend la, la, la longueur d'une ligne au complet, qu'on comprenne que c'est une bid'ah énorme, hein, subhanallah, et le premier qui a ramené cette bid'ah, la bid'at du rassemblement des gens peu importe leur croyance et de laquelle a découlé par la suite la bid'at du rapprochement entre la sunna et les chi'as puis aussi la, la bid'at du rapprochement entre les religions par la suite le premier qui a ramené ça c'était Jamaluddin Alavrani Jamaluddin Alavrani qui était un chi'i et qui était également qui était également un franc-maçon un franc-maçon chi'ite que le site islamophile, qui est un site de d'Ikhwan, personne n'a euh, de doute là-dessus, puisque c'est un site soufi, Ikhwani, qui défend l'Ikhwan, qui défend l'abit'a des soufis, et des Asha'ira également, parce qu'ils défendent l'abit'a la des Asha'ira, il essaie d'innocenter de, de, Jamaluddin Al-Avrani de ces, ces accusations-là, ou de, de prétendre qu'Al-Avrani n'était pas un euh, shi'i. Et il ramène quelques, quelques arguments pour dire que, euh, il y a, non, il, il n'était pas, euh, pas chiite, etc. Mais il y a, il y a, de, il y a plusieurs preuves qu'il était chiite, puisqu'il a été grandi, il a, il a grandi parmi les chiats. Il a été dans les écoles des chiats, il a étudié dans les écoles des chiats, toute sa vie. Donc, comment quelqu'un peut avoir des doutes hein, du fait que c'était un chié <coughs> qui se cachait, et qui se prétendait afghani pour justement cacher son identité chiite. Hein? Parce que tout le monde savait que ce n'était pas un afghan, c'était un chiiri. se faisait appeler afghani pour faire croire aux gens qu'il était sunnite. Donc c'est lui qui a ramené cette vidra en premier de rapprochement. Et c'est lui qui a, qui a commencé un, un, un dans les pays musulmans a créé ce qu'on appelle les sociétés secrètes c'est lui qui a ramené ça en premier et une de ces organisations qu'il a créé qui s'appelait Al-Urwat Al-Wuthqa les, les gens qui écrivaient pour lui dans cette, dans cette société là et dans ce groupe là c'était des, des juifs et, euh, et, et des chrétiens des égyptiens chrétiens et des, des égyptiens juifs il n'y avait même pas de musulmans dans ces, euh, dans ces euh, compagnies là ou dans ces groupes-là, qu'il a créé. Donc, tous ces trucs de groupes secrets, de sociétés secrètes, c'est lui qui a ramené ça, qui a commencé ça. De la même manière que les shi'abatiniens, c'est eux qui ont ramené ça dans les pays musulmans. Donc, ensuite, son élève, Mohamed Abdou, il l'a ramené lui aussi. Mohamed Abdou, lui aussi, était un franc-maçon et il a ramené cette idée-là lui aussi il a, il a adopté cette, cette idée-là de Jamaluddin al-Afghani parce que il a été son élève okay? et Mohamed Abdu il a été à un moment donné c'est lui qui était, qui, était, qui était devenu le moufti de Al-Azhar à l'époque où les anglais dirigeaient là-bas donc ils l'ont placé comme étant moufti d'Al-Azhar <coughs> et euh, donc ils disent que Ensuite, Mohamed Abdo, il a enseigné cette, ces idées-là ensuite à son élève, Mohamed Rachid Reda. Puis Mohamed Rashid, Reda, à son tour, comme on va, comme on va le voir plus tard, il a lui aussi euh, établi, établi les principes par la suite. et C'est lui qui a fait évoluer justement ces idées, les idées d'Al-Avrani, en, en élaborant la règle de, du magazine Al-Manar, qu'on appelle... Euh, la règle qu'ils appelaient la règle d'or, c'est ce qu'on a mentionné tout à l'heure euh, le cheikh, en passant à propos de cette règle d'or qu'ils ont établie euh, le cheikh Hamad ibn Othman euh, le cheikh Hamad ibn Ibrahim al-Othman le do, le docteur le cheikh Mohamed Ibrahim Al Oussamad écrit un livre qui s'appelle Al Zajr al Mutahawil bi dar bi bi قاعده al ma'thira wa al ta'awun bi dar bi قاعده dans lequel il récite cette règle et euh, on a fait un cours là-dessus justement c'est la dans le site c'est Euh, il y a justement euh, ce cours là qu'on a, a fait le livre complet et le titre du cours ça s'intitule La position des salafes face à la divergence dans la section des cours sur le manhaj donc si vous retournez à ces cours là vous allez voir comment euh, réfuter cette règle et montrer, comment on peut montrer euh, la fausseté de cette règle donc euh, cette règle elle a été prise par elle a été ramenée par à l'Avrani puis Mohamed, euh, Mohamed Abdo puis après Mohamed Rachid de Reda son élève puis ensuite c'est Hassan al-Banna qui l'a reprise par la suite et qui en a fait le slogan pour son parti le parti des Ikhwan et il a réussi à établir ce dont rêvait le Shiri à l'Avrani il a réussi à établir ce, ce dont rêvait l'Avrani c'est à dire il y a d'introduire à l'intérieur des pays de l'islam, en commençant par l'Egypte, le, une, une, une institut ou institution dans, qui a pour but, soi-disant, de rapprocher la, la, de faire rapprochement entre la sunna et la, les chi'a. Et, et justement, c'est là qu'ils l'ont appelé, euh, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, ils ont établi cet institut-là dans Al-Azhar, en Egypte, au Caire plutôt. Euh, dans la ville du Caire Et il dit le shir que Hassan al-Banna avec l'aide de plusieurs hommes importants du Azhar ils ont établi donc cette maison pour le rapprochement hein, ils ont voulu faire un genre d'écuménisme euh, islamique pour faire un rapprochement de toutes les soi-disant sectes euh, qui s'apparentent à l'islam ou qui prétendent appartenir à l'islam et donc, vous allez voir <coughs> des exemples de ça. Il dit que, déjà, à la base, euh, il dit que c'est eux qui ont planté la, la, la mauvaise graine dans la terre de l'Égypte une fois, après que, que l'Égypte eut été purifiée par Salahuddin al al-Ayoubi de cet égarment euh, des rafidats, parce qu'on sait qu'à la base, L'université Al-Azhar, elle avait été fondée et construite par les Rafidah Shia Ismailiyah, hein, en Égypte, à l'époque de leur état, l'état qu'on appelait Al-Obaidiyah, Al-Rafidiyah. Bon, eux, ils s'appelaient les fatimides Fatimid, hein, les mais en réalité, ils, ils se donnaient ce nom-là pour et de faire croire qu'ils avaient un lien avec Fatima radhiyallahu anha et qu'ils faisaient partie de Bayt la réalité c'est qu'ils n'ont rien à voir avec Fatima que leur origine est d'origine est une origine juive et ce sont des des chiites ismaéliens qui croient que Ali est Dieu et que Al-Hakim bi-Amr était Dieu incarné et qui ont qui ne croient ni en Allah ni au Coran ni à la Sunna et que et par la suite qui ont euh, Il est dégénéré jusqu'à euh, devenir la secte des Ismaïlites qu'on a connu par la suite, euh, qui, ont, qui ont fait apparaître euh, ce qu'on appelle les, les, les assassins, les par la suite. Hein. Donc, tout ça, ça vient de l'origine de ces gens-là. Ça, ça vient de ces shi'an-là, de ces rafidahs qui étaient à l'époque dans cette région du monde. Donc, c'est pour dire en fait qu'est ce que le shikh, il veut dire par là, c'est comme si en voulait dire que déjà Salahuddin il avait purifié l'Égypte de ces gens-là ils, ils les avaient combattus ils avaient chassé eux aujourd'hui Hassan al-Banna il les ramène en Égypte il les ramène encore avec les gens de l'Azhar pour qu'ils reviennent encore une fois et euh, justement euh, un, de, un de ces euh fanatiques justement qui s'appelle le docteur Izuddin euh, Ibrahim euh, dans son livre l'Ikhwan al-Muslimon Ahdaf Sona'at al-Tariq si no me il diu il diu m'ocif ulama al-Muslimi ei ulama al-Ikhwan omen shai'ahou mena shi'ah al-thawra al-islamiya al-thawra al-khomeiniya, il dit dans son livre justement, à propos de ça parce qu'il essaie de montrer Ibrahim il essaie, de, dans son livre de montrer la position des savants musulmans. donc le sheikh, il dit en réalité, ce sont les savants du, du, des, du, du groupe des Erro et ceux qui sont avec eux et de leur position face au Shia et de la révolution islamique. Il dit en réalité, ce n'est pas une, ré une révolution islamique comme on l'a dit tout à l'heure, c'est plutôt une révolution de euh, C'est une, une révolution qui n'a rien à voir avec l'islam et il mentionne donc cette partie du texte où il explique justement euh, la création de, ce, de, ce, de cet euh, institut pour le rapprochement il dit wa fi al hadith kanat jama'at al-taqrib bayna al-madahib al-islamiyya allati sharaka fi allati sharaka al-imam hasan al-banna wa al-azhar wal-marji' al-a'la lil-ifta' waqtaha al al-akbar abd majid salim i l'imam Moustafa Abd al-Raziq i l'imam Mahmoud Sheltout donc il dit que euh, à l'époque actuelle il y a un groupe de rapprochement qui est entre les différents sectes islamiques qui a, qui a été créé dans lequel euh, a participé l'imam, le martyr c'est comme ça qu'il l'appelle on sait qu'on n'a pas le droit de dire que quelqu'un est chahide avec, de façon certaine comme ça Hein? si quelqu'un euh, a été tué d'une certaine façon ou quoi, et qu'on pense qu'il pourrait être un shahide, on peut dire qu'on qu souhaite ou qu'on espère pour lui qu'il soit un shahide mais de le dire avec certitude de cette manière là ça c'est quelque chose qui est contraire à l'aqidat d'Ahlul Sunna ou Al-Jamara c'est comme si on témoignait déjà qu'il était dans le paradis ça on n'a pas le droit de dire ça à propos de quelqu'un excepté s'il y a un texte clair de la Sunnah ou du Qur'an qui désigne un individu en particulier comme étant parmi les habitants du paradis. Comme les dix qui ont été euh, promis au paradis hein, et c est, c est de, euh, ces individus-là parmi les sahabas. Donc il dit Hassan al-Banna donc il dit parmi ceux qui ont participé à la fondation de ce groupe il y a Hassan al-Banna et le sheikh de Al-Azhar à l'époque qui était la, la grande référence pour la fatwa à son époque Le, le cheikh Abdul Majid Salim et euh, l'imam également Mustafa Abdul Razik et Mohamed Chaltot, cheikh Mohamed Cheltout donc ça c'est ceux qui ont participé à la création de, de, de ce groupe là et regardez qu'est-ce qu'il dit ici il dit waqal wa bin nisbati li jama'at takrib يتحدث الامام الاكبر الشيخ محمود شلتوت في كتاب الوحده الاسلاميه مجنوعة من المقالات كانت تصدر في مجلة رسالة الإسلام عن الأزهر لقد آمنت بفكرة التقريب كمنهج قويم من أسهمت منذ اول يوم في جماعتها ويقول وها هو الأزهر الشريف ينزل على حكم المبدأ مبدا التقريب بين ارباب المذاهب المختلفه فيقرر دراسه فقه المذاهب الاسلاميه سنيها وشيعيها دراسه تعتمد على الدليل والبرهان وتخلو من التعصب لفلان او فلان قلت ا dans ce livre justement en ce qui concerne le groupe de rapprochement محمد شلت الشيخ شلتوت il dit dans son livre l'unité islamique euh, il mentionne une, certaine, une série de citations, de paroles qui ont été prises de, du, du magazine Rissalat el Islam qui, est par, qui vient de Al-Azhar de, des paroles de, de, des gens de Al-Azhar à la page 20 il dit j'ai cru en l'idée du rapprochement comme étant une méthodologie droite et je me suis introduit à j'ai participé et j'ai voulu À, à, ce, à cette idée-là depuis le premier jour de sa création et j'ai voulu être dans ce groupe-là. il dit à la page 23 et voilà que Al-Azhar, Sherif, <coughs> euh, descend sur le, sur le jugement du, du principe de rapprochement entre les gens qui suivent différentes écoles. Hein, et il euh, Il établit comme principe l'étude du fiqh des différentes sectes ou des différentes écoles islamiques, sunnis et chiites. Et c'est une étude de ces écoles qui est fondée sur l'étude de la preuve et de, des, des évidences et qui est euh, exempte de toute forme de fanatisme ou de, parti, de, de, de, de, de, de partisanisme envers un tel ou un tel. C'est-à-dire qu'ils essaient de faire croire qu'ils euh, vont étudier euh, les différentes sectes, les différentes écoles, et comparent les, la secte des Rafidah Shia aux mazharibs de l'islam, comme par exemple l'école des euh, Dawla, euh, non, pardon, l'école de, par exemple, Al-Hanafiyya, Shafi'iyya, malikiyya al, Shafi al, al donc ils comparent ça avec l'école des Rafidah Shia ou l'école des chi'a, donc on va étudier les, les différents mazahib peu importe les différents mazahib les différentes écoles et il essaie de faire comprendre aux gens que la différence entre Ahl-Sunnah euh, et la différence entre les Rafidah et les chi'a c'est uniquement une divergence comparable à celle qui existe entre les différents mazahib d'Ahl-Sunnah et ça c'est bien entendu, c'est tout à fait faux, puisqu'on a déjà étudié les croyances des Rafidah et on a vu qu'elles sont totalement opposées au fondement d'Ahl Sunna dans les cours précédents. Ensuite il dit à la page 24, « Et vous pouvez vous dire que vous pouvez vous parler de l'éducation dans l'art de l'éducation, où vous êtes sur le Mésri أو اللبناني أو العراقي أو الباكستاني أو غير هؤلاء من مختلف الشعوب الإسلامية حيث يجلس الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي بجانب الإمامي والزيدي حول مائدة واحدة تدوي بأصوات فيها علم وفيها تصوف وفيها فقه وفيها مع ذلك كله روح الأخوة وذوق المودة والمحبة وزمالة العلم والعرفان donc il dit je voudrais dire si je suis capable euh, ou si je peux parler de des réunions qui se passent dans l'institut de rapprochement euh, parce que dans cet institut là il y a euh, tout le monde qui s'assoit ensemble l'égyptien qui se soit à côté de l'iranien à côté du libanais à côté de l'irakien, à côté du pakistanais et beaucoup d'autres également parmi les différents peuples islamiques <cười> et donc on voit que le Hanafi s'assoit à côté du Maliki et du Shafii et du Hanbali et à côté du, du Imami et du Zaydi hein, de, de, en voulant dire les Ramfidah et les Zaydiyah, différentes sectes hein, et on s'assoit tout autour d'une même table hein, et il y a des voix de science de, de soufisse de fiqh hein, et tout ça dans l'esprit de la fraternité de, du goût de de, de l'amour et de l'amitié de et de, de, de la compagnie de Janitz, de, de, comment on dit, la, en tout cas, Zouma Latoulaï, du fait qu'on est des compagnons dans la science et dans euh, la connaissance et l'apprentissage. Donc, tout ça, c'est euh, comment il montre ou il dépeint les réunions qui se passent dans cet endroit-là, sans prendre en considération les divergences qui existent, entre les Rafidah et les gens d'Ahl-Sunnah et essayer de faire croire aux gens que les divergences qui existent entre les gens d'Ahl-Sunnah et les Rafidah sont des divergences comparables à celles qui existent entre les Madahib <coughs> dahl Et ça c'est une forme de talbis incroyable, une forme de mensonge et une forme de camouflage de la vérité incroyable. Et il y a euh, encore d'autres paroles, exemples, et des exemples et des, euh, <coughs> des citations le, le, à ce sujet-là. Ensuite, il y a euh, une fatwa de, de, de, de l'Azhar. Et quand on lit ça, c'est une fatwa au sujet du, du madhab des shi'a. Quand on lit cette fatwa, on se demande est-ce que ces gens-là ont euh, sont sincères ou bien est-ce qu'ils font semblant Allah Musta'an, il dit, euh, cette fatwa de l'Azhar, اكبر من المذهب الشيعة يلزي سكي سوي إن مذهب الجعفري المعروف لمذهب الشيعة الاثنى عشرية مذهب يجوز التعبد به شرعا كسائر مذاهب أهل السنة فينبغي للمسلمين أن يعرفوا ذلك وأن يتخلصوا من العصبية بغير حق لمذاهب معينة فما كان دين الله ومكانات الشريعه بتابع لمذهب معين أو مقصوره على مذهب فالكل مجتهد فكل فالكل مقبولون عند الله سبحان الله ال دي اون ديان سيت فتوى ان المذهب دي جعفاريه كي المذهب دي الشيع 12يه Hein? ceux qui, comme on l'a dit dans les cours précédents, hein? qui insultent les sahabas, qui disent que le Coran est falsifié, qui insultent les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui adorent les tombes et les morts, hein? et qui ont beaucoup d'autres formes de shirk et de koufres et des gamins, hein? C est, c est, ces gens-là, ils disent ce madhab, c'est un madhab, il, qui, qui est qu'il est permis d'utiliser pour adorer hein selon le, la la charia il est permis de l'utiliser pour, pour adorer Allah hein? comme les autres madhhab d'ahl as et donc il dit que il faut que les musulmans sachent cela et qu'ils se débarrassent du fanatisme euh, qui est qui est contraire à la vérité dans l'attachement d'un d'un madhhab particulier parce qu'il dit dans la fatwa il dit que la religion d'Allah elle n'est pas limitée dans sa charia à, au fait de suivre un madhab en particulier il ne se limite pas uniquement à un madhab parce que tous sont euh, basés sur les le, paroles des, de, de, de ceux qui sont mujtahid et, et sont acceptés pour Allah donc il, fait, il, il dit clairement dans cette fatwa que quelqu'un peut utiliser le madhab ja'fari pour euh, pratiquer euh, ce qu'il veut dans la religion et que c'est accepté et que c'est un madh'hab parmi les madh'hab d'Ahl-Sunnah comme les autres hein, que les musulmans doivent se débarrasser de leur fanatisme et euh, cesser de dire qu il faut pas, euh, que ce madh'hab-là n'est pas accepté et euh, qu'il se limite juste au madh'hab d'Ahl-Sunnah non, il faut aussi qu'ils acceptent le madh'hab d'Iran-Fidra donc ça c'est un peu les idées derrière ceux qui ont amené cette idéologie du rapprochement on voit tout de suite l'hypocrisie, le mensonge et ce genre de langage qu'on qu voit apparaître aujourd'hui, qui est un langage positif, euh, pardon, politique, qui est un langage politique euh, qui a pour but uniquement une chose, euh, c'est l'hypocrisie de cacher la vérité dans le but d'atteindre un objectif politique et du moment qu'on a atteint cet objectif politique, eh bien, la question de la vérité ou du mensonge, n'a aucune importance. C'est-à-dire que c'est pas important est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que, est... est -ce que les rafidats sont koufars, est-ce qu sont... est que leur aqida est contraire à l'islam. Ce ça. L'important, c'est qu'on soit tous unis, puis qu'on travaille tous ensemble. Donc, ça, c'est euh, un peu l'idée qui était derrière cette euh, mentalité-là. Puis, premièrement, et ensuite... Euh, Plus loin, le shir, il explique l'origine de cette, cette, cette croyance-là, comme on a commencé à expliquer que c'était Jamaluddin Alavrani. Donc, il fait une biographie un peu de Jamaluddin Alavrani. Et il explique que c'était Jamaluddin al Alavrani qui a été à l'origine de cette idée-là. Donc, il mentionne des citations de, de gens qui ont parlé justement de... De, de sa vie de, sa, de différentes choses qu'il a vécu. parmi les choses qui sont importantes à connaître à propos de Jamaluddin al-Abrani et que beaucoup de gens ni ou essaient de nier c'est que c'était comme on a dit un rafidri un et que toute son éducation il l'a passé dans les écoles des rafidats en Iran puis euh, qu'il était aussi un franc-maçon et il y a à ce sujet-là, les documents historiques des, des échanges et des lettres qu'il y a entre lui et les loges de la France qu'il incitait justement à créer et à fonder des loges franc-maçonniques en Égypte à l'époque. Donc ça, c'est pour faire comprendre les liens. Et certains même euh, expliquent que non seulement euh, Al-Avran était un shiri, mais il était également euh, un babi, c'est-à-dire euh, ceux qui suivent la secte des bahai, et des, des babia. Donc c'est une autre secte encore euh, plus égarée encore euh, que les rafidahs. C'est une secte des rafidahs qui s'est divisée et qui s'est égarée encore plus, plus encore plus loin que celle des Rafidah dans leur coupe dans leur égarement, à un tel point que même les Rafidah les déclarent poufards aujourd'hui. Et les Bahaï, justement, ils ont leur quartier central aujourd'hui, c'est en Israël. Hein? Les Bahaï ont leur quartier général en Israël aujourd'hui. Donc ça vous donne un petit peu une idée justement sur les idées qui sont propagées par ce genre de secte d'égarement et de déviation. Ensuite, il y a la position de Mohamed Rachid Reda qui est expliqué Puis, on voit que euh, cette, euh, cette partie-là du livre, dans, la, dans cette partie-là, le shiikh, il explique euh, les, le lien qu'il y a eu entre Mohamed Rachid Reda et cette idée de rapprochement entre la sunna et les shi'a. Et le fait que euh, y a, y a, y a Mohamed Rachid Reda Quand il parle du rapprochement avec les l'Ishia, il mentionne toujours la règle des Ikhouans, la règle d'or. Il revient toujours sur cette règle-là, lui aussi. Donc, on va, on va juste euh, mentionner euh, justement le fait que Mohamed Rashid Reda, il a été parmi ceux qui a appelé à ce rapprochement-là entre la Sunna et les l'Ishia, mais en même temps, il a été moins... Euh, moins grave, moins égaré que ses prédécesseurs sur ce point-là et sur ce plan-là puisque dans plusieurs euh, ouvrages, dans plusieurs articles a écrit dans son magazine de Al-Manar il a réfuté là, les fausses croyances des Rafidah donc il avait une attitude, une position plus modérée par rapport à celle de l'Afghani et euh, de, de, de, de Mohamed euh, euh, Abdo donc il était moins extrémiste hein, et il était conscient de la, des, des égarments qui existaient chez les Rafidah, toutefois il espérait et il souhaitait toujours qu'il y ait parmi les Rafidah ou parmi les Shia un groupe qui allait être plus modéré et qui allait plus euh, se rapprocher des fondements de l'islam mais dans d'autres écrits et dans d'autres textes qu'il écrit on voit qu'il passe par dessus les divergences dans les fondements qui existent pour essayer de Euh, d'utiliser le même langage politique que ses prédécesseurs puis de dire que, bon, l'important c'est qu'on se réunisse tous peu importe euh, les divergences dans l'aqidah, etc., etc. donc, c'est juste pour dire en fait que il y a différentes attitudes différents euh, différents points de vue et attitudes qui ont été adoptées par euh, Rachid Reda toutefois Euh, à la fin, il est revenu à la règle des Ikhwan, qui est la règle du rapprochement qu'on a mentionné tout à l'heure. Ensuite vient l'explication du rôle de Hassan al-Banna dans cette histoire de rapprochement. Et dans ce, dans ce, à ce sujet-là, on a mentionné déjà des paroles et des passages à ce sujet-là. Maintenant, on va en lire quelques autres. Euh... Ah oui, euh, important de mentionner que <coughs> Mohamed Rachid Reda, euh, quand il est mort, il a laissé le, le magazine entre les mains d'un de, de ses euh, successeurs. <coughs> et, euh, et ensuite, c'est oui son magazine qui s'appelait Al-Manar, après sa mort, euh, Mohamed Rachid Reda, a laissé cette, ce, ce magazine au savant euh, syrien Mohamed Bahjad Baytar et il a été le successeur de euh, Rachid Reda pendant un certain, un certain nombre de temps c'est lui qui a été le chef d'Al-Manar et euh, ensuite c'est Hassan al-Banna qui a repris le magazine pendant trois ans pendant trois ans il a été Le, le, le président ou le chef de, de, cette, de ce magazine-là. Puis on, euh, le cheikh, il, il mentionne qu'on remarque une grande différence entre les articles qui sont apparus durant la période où Hassan al-Banna était euh, à la direction de ce magazine-là par rapport à ceux qui l'avaient précédé, du fait qu'il avait écrit quelques articles qui avaient euh, plutôt... Un, un, un penchant euh, émotif hein, et euh, un, un penchant également politique, plus que d'autres choses. Donc, c'était loin de des recherches scientifiques basées sur euh, les fondements de, de la charia et du fiqh, tels, qu tels que c'était le cas dans le passé, lorsque euh, le magazine était entre les mains de Mohamed Rashid Reda et d'autres de, de, qui l'ont suivi par la suite. Donc, c'est pour montrer qu'il y avait une différence entre les deux. Et puis, en même temps aussi, c'est pour montrer qu'il y avait un lien entre Rachid Reda et Hassan al-Banna. Maintenant, pour montrer exactement la position de Hassan al-Banna vis-à-vis des Rafta et des Shi'a, on voit l'exemple de des paroles de son successeur qui est venu par la suite, Omar At-Tilmissani, le Soufi. Dans son livre... الملهم الموهوب حسن البنة لما بلغ من حرصه أي حسن البنة على توحيد كلمة المسلمين أنه كان يرمي إلى مؤتمر يجمع الفرق الإسلامية لعل الله يهديها إلى الأجمع الأمر يحول بينهم وبين تكفير بعضهم خاصة أن قرآننا واحد وديننا واحد ورسولنا واحد صلى الله عليه وسلم وإلهنا واحد لقد استضاف لهذا الغرض فضيلة الشيخ محمد القمي أحد كبار علماء الشيعة وزعمائهم في المركز, في المركز العام فترة ليست بالقصيرة وقصد أن يجد عمر التلم À ce sujet là Il dit, étant donné que Hassan al-Banna avait un désir ardent d'essayer de, de ramener les paroles, la, la parole, d'unir la parole des musulmans ensemble, euh, il, il établissait des, des, des séminaires pour essayer de réunir toutes les sectes islamiques pour, euh, pour, en espérant que Allah les guide à se réunir euh, autour de entre eux-mêmes et pour faire en sorte qu'ils cessent de se déclarer pour les uns les autres et on retrouve l'argument que certains parmi les musulmans aujourd'hui utilisent encore c'est-à-dire ils, ils mentionnent cette parole mais en dehors de son, de son contexte ils disent surtout que notre Coran il est un seul Coran notre religion c'est une seule religion notre messager, sallallahu alayhi wa sallam c'est un seul messager et notre Dieu est un seul Dieu Donc, pourquoi faire des divisions entre nous Ça, c'est ce qu'on entend aujourd'hui. Mais la réalité, est-ce que c'est vraiment ça On sait que le, le, le, notre Coran, les refus, ils le rejette. Notre religion, yani pour eux, le, les chiens, la religion de l'islam, et, et ce qu'on considère, nous, comme étant la religion de l'islam, c'est tout à fait autre chose. Déjà qu'eux, ils déclarent koufar, les sahabas qui nous ont transmis cet islam, hein Euh, de même que notre messager, il est le messager unique. Et il dit, notre, notre divinité est une divinité unique. Alors qu'on sait qu'ils sont en train d'adorer, par exemple, euh, toutes sortes de morts et de trombes en, en Iran et ailleurs. Et ils prétendent que leur divinité est une divinité unique, alors qu'ils adorent plus qu'une divinité. Alors ça, c'est des, des, des mensonges. et C'est jeter de la poudre aux yeux des gens pour leur faire croire que Euh, on n'a pas de raison de se diviser puisqu'on est tous sur la même religion alors que la réalité c'est qu'on n'est pas tous sur la même religion donc ils disent que pour arriver à, ce, à cet objectif là ils ont même accueilli comme euh, invité euh, le, le sheikh Mohamed Al-Koumi qui, qui était un des savants des shi'as qu'ils l'ont invité euh, dans leur euh, quartier général à l'époque et Donc, et c'était une période très longue qui l'a durée euh, dans leur quartier général là-bas. Donc ça c'était des exemples de qu'est-ce qu'ils faisaient ces gens-là. Inviter les, les chouyours des Rafidahs dans leur quartier général, soit disant, pour arriver à dialoguer, pour amener à un rapprochement, soit disant. est-ce que vous pensez que les Rafidahs vont abandonner leur bid'ah et leur kuf et leur shirk, juste parce que certains individus parmi les, les, les musulmans leur disent, écoutez, on veut faire un rapprochement bien entendu que non hein, et il mentionne également dans, euh, le, dans le livre qui s'appelle Zikrayat Lamuzakirat Omar al il mentionne encore une fois un autre passage qui nous montre exactement l'attitude de Hassan al-Banna lorsqu'on lui posait des questions justement sur la Aqidah des Rafidah comment il répondait et c'était quoi son attitude il dit à la page 249-250 وفي الأربعينات على ما أذكر كان السيد القمي وهو الشيعي المذهب ينزل ضيفا على الإخوان في المركز العام وقت وقتها كان الإمام الشهيد يعمل جادا على التقريب بين المذاهب حتى لا يتخذ أعداء الإسلام الفرقة بين المذاهب منفذا يعملون من خلاله على تمزيق الوحدة الإسلامية وسالناه يوما عن مدى الخلاف بين أهل السنه والشيعة فنهانا عن الدخول في مثل هذه المسائل الشائكه التي لا يليق بالمسلمين ان يشغلوا انفسهم بها والمسلمون على ما نرى من التناب من تنابز يعمل اعداء الإسلام على اشعال ناري دونك voilà le début de la parole il dit que Euh, ça c'est Omar al-Tilmissani, le soufi, hein? il dit, dans les années 40, si je me souviens bien, il dit, c'est euh, le seyyid al-Qummi, qui était un des chouyouk des chi'a, qui est venu comme hôte, euh, comme, pas comme hôte, comme euh, invité, euh, chez les ikhwan, dans le quartier général euh, des de, de ikhwan. Et à, à cette époque-là, il dit, l'imam, le shahid, en parlant de Hassan al-Banna, euh, faisait tout son possible, il travaillait fort pour rassembler les différentes sectes islamiques. Il est rapproché. Ce qu il, euh, il dit, le but, pourquoi il faisait ça, c'est leur excuse encore aujourd'hui, leur, ex, leur excuse politique, politique hein, ils ne veulent, euh, veulent pas démordre de cette chouba. Il dit, pourquoi Pour que nos ennemis, n'utilise pas les divisions qui existent entre les différentes sectes comme une, une fenêtre pour entrer, par laquelle ils vont pouvoir détruire l'unité islamique. Et il dit, euh, Omar At-Talmessane, « Un jour, on a demandé à Hassan al-Banna sur la portée de la divergence, de la division qui existait entre lahl Sunna et les Shia. Et il nous a interdit d'entrer dans ce genre de questions compliquées. » Il dit qu'il n'est pas bon pour les musulmans de se préoccuper de ces, de ces divisions-là parce qu'on voit que les musulmans aujourd'hui sont tous euh, divisés et que les, les ennemis de l'islam, ils font tout pour euh, raviver, raviver le feu de cette division-là. Donc ensuite, Omar At-Tilmissani dit « dit à ses fadilités. Nous ne nous demandons pas ce أو توسعة لهوة الخلاف بين المسلمين ولكن نسأل للعلم لأن ما بين السنة والشيعة مذكور في مؤلفات لا حصر لها وليس لدينا من سعة الوقت ما يمكننا من البحث في تلك المراجع فقال رضوان الله عليه اعلموا أن أهل السنة والشيعة مسلمون تجمعهم كلمة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وهذا أصل العقيدة والسنة والشيعة فيه سواء على التقى وعلى التقى فيه سواء وعلى التقى أما الخلاف بينهما فهو في أمور من الممكن التقريب فيها بينهما Regardez qu'est-ce qu'il qu qu dit. Il dit, ensuite, il dit, « On a demandé, on a dit par la suite Hassan al-Banna, on, on ne te demande pas ça parce qu'on veut faire du fanatisme ou défendre notre, notre groupe, notre religion. On ne te demande pas ça non plus pour élargir les questions de divergence entre les musulmans. On demande ça seulement pour savoir, pour avoir la connaissance. » Il dit, parce qu'entre les sunnats et les chiats, il y a des livres qui ont été écrits pour montrer les, les divergences qui existent. Hein? Et on ne peut même pas euh, dénombrer le nombre de livres qui existent tellement qu'il y en a de nombreux livres qui ont été écrits pour expliquer justement les divergences qui existent entre nous. Et nous, il dit, nous, on n'a pas assez de temps. Et on n'a pas le temps de faire des recherches Dans ces livres-là pour chercher Pour comprendre les divergences hein? Et retourner dans ces références-là Alors euh, Hassan al-Banna Il a répondu et regardez Il dit, il, il dit à son sujet Redouan Allahi alayhi hein, Que Allah soit satisfait de lui Comme on dit aux sahabas Il dit ça à al-Banna Ça c'est l'exemple D'exagération de, exa, de, de, de, Des, des ikhwanes Oussay Hassan al-Banna. Il a dit Hassan al-Banna a répondu sachez que Ahl as et les Chiites ah sont des musulmans et, et, et ils sont unis par la parole de la Ilaha illallah Muhammad rasulullah et ça c'est la base de la aqida et la la, la, la et les Chiites ah sont égaux et ils se et se retrouvent dans ils sont égaux et ils sont sur euh, Ils sont sur la, la, la piété à ce sujet-là. Mais il dit les divergences qui existent entre eux, c'est des choses qui sont possibles, dans lesquelles il est possible de se rapprocher entre eux et nous sur ces questions-là. Donc ça, c'est des mensonges clairs, évidents, apparents. C'est un mensonge de la part de Hassan al-Banna qui est clair comme le soleil en plein jour. Comment, comment, comment il peut répondre de cette manière de dire que les gens de la sunna et les rafidashia sont unis par la ilaha illallah muhammed rasool Allah alors qu'ils ont opposé le fondement de l'ahle sunna et les fondements de l'islam dans leur croyance de kouf de shirk et de dire qu'on est égaux avec eux dans, ces, dans, ce, dans cette compréhension de cette parole ça c'est du mensonge et de dire que c'est les divergences qui existent entre nous c'est des choses dans lesquelles il est possible qu'on travaille ensemble ça aussi c'est un autre mensonge Mais, non seulement ça, il subhanallah, c'est que, déjà, on, on, peut, on peut se poser la question, parce que Hassan al-Banna, il appelait non seulement à un rapprochement entre les, les rafidats et, et, et, euh, et les gens d'Ahl-Sunna, il, il, il, il appelait même un rapprochement entre les religions entre les juifs, les chrétiens et les musulmans. Donc, si on prend en considération le fait qu'il appelle à un rapprochement entre les juifs, et les chrétiens et les musulmans, eh ben c'est normal qu'il dise par la suite que, quand il n'y euh, a rien qui... et les choses sur lesquelles on diverge avec les rafidats, c'est pas des choses... Euh, ce sont des choses sur lesquelles il est possible qu'on se rapproche avec eux. Puisque déjà, il est capable de se rapprocher avec des juifs et il est capable de se rapprocher avec des chrétiens sur, sur les choses qu'ils qu disent qui sont en opposition avec l'islam dans les fondements de la l'aqida et de l'islam donc s'il est capable d'accepter de se rapprocher de cette façon avec les juifs et les chrétiens et de dire que ce ne sont pas des couffards et de dire que ce sont nos frères hein, et bien il est capable de dire la même chose envers n'importe quel autre groupe et n'importe quel autre secte et n'importe quel autre égarement et donc il ne faut pas s'étonner de cette façon puisque c'est malheureux, mais c'est comme ça c'est la réalité donc ça c'est le témoignage de Moustapha, euh, comment il s'appelle Omar al-Tilmissani c'est lui en fait qui a été un des gens qui ont succédé à, à Hassan al-Banna comme Mourchid après la mort de Hassan al-Banna donc lui, il a écrit ce livre-là Zikrayat, euh, la Zakirat Hein, il a écrit ce livre-là dans lequel il mentionne le témoignage de al-Band qui montre comment il était hein, ouvert à toutes les égarments des rafidats et il cachait la réalité justement à ce sujet-là il ne voulait pas rentrer là-dedans du tout pour clarifier aux musulmans euh, la vérité et euh, subhanallah Il y a un autre témoignage ici, mais je sais pas si on devrait juste s'arrêter ici. Il y a un autre des fondateurs de... un autre des fondateurs de... pas un fondateur, mais un des chefs d'Ikhwan, Moustapha Sibari. Euh, Moustapha Sibari, il y a un témoignage justement dans, dans le livre de Ezuddin, Ahdad Salah euh, Atat Tariq, Il mentionne euh, les, les, les paroles de Moustapha Sibai, qui était euh, le responsable syrien des d'Ikhwan. Et on voit ici l'attitude qu'ils ont, les Ikhwan, ici. Et je vais vous montrer l'exemple. Vous, vous allez comprendre un peu la, la situation. Il dit, « Quand le docteur Izzeddin, c'est à la page 60, euh, 65 dans le livre du Cheikh, قال الدكتور عز الدين في كتابه المشار إليه آلفا أحداث صناعة التاريخ قام الإمام الشهيد حسن البنة بجهد ضخم على هذا الطريق ويؤكد ذلك ما يرويه الدكتور إسحق موسى الحسيني لكتابه الإخوان المسلمون كبرى الحركات الإسلامية الحديثة من أن بعض الطلاب الشيعة الذين كانوا يدرسون في مصر قد انضموا إلى جماعة الإخوان ومن المعروف أن صفوف الإخوان, أن صفوف الإخوان المسلمين في العراق كانت تضم الكثير من الشيعة الإمامية الاثنعشرية وعندما زار النواب صفوي سوريا وقابل الدكتور مصطفى السباعي المراقب العام للإخوان المسلمين اشتك إليه الأخير أن بعض الشباب الشيعة ينضمون إلى الحركات العلمانية والقومية فصعد نواب إلى أحد المنابر وقام أمام حجد من الشبان الشيعة والسنة من أراد أن يكون جعفريا حقيقيا فلينضم إلى صفوف الإخوان المسلمين on voit le, le passage ici où il dans son livre à la page 15 et 16 quand il parle de, de, dans son livre il dit dans son livre en parlant des efforts que Hassan al-Banna avait fait pour réunir les Sunna et shi'ah ensemble il dit que Euh, il dit que ça a été rapporté par un des shi'as justement dans son livre le docteur Ishaq Moussa Al-Husseini dans son livre Al le plus grand il euh, dit que certains des étudiants shi'as qui étudiaient en Egypte c était, c était, euh, étaient devenus membres dans le groupe des ikhwan muslimines il y avait des, des élèves il y avait beaucoup de Shi'a qui étaient rentrés dans le groupe des Ikhwan. Et il dit que c'est bien connu que les musulmans de l'Irak, euh, il dit que parmi les Ikhwan, parmi les frères musulmans de l'Irak, il y en avait beaucoup parmi eux qui étaient des Shi'a, et c'est Et justement, il y avait Nawab Safawi, qui était le responsable des, de ces Shi'a, euh, qui, fait, qui était le responsable parmi les Ikhwan. Qui, qui était un shi'i, qui était un des responsables parmi les Ikhwan, si je ne me trompe pas, il dit, euh, lorsqu'il a visité la Syrie, il a rencontré le chef des Ikhwan en Syrie, qui était Moustapha al-Sibari. Euh, et il s'est plaint. C'est-à-dire, s'est plaint à Nawab Safawi. Et Nawab Safawi, en passant, c'était un, un gars qui était en Iran, euh, qui faisait partie d'un groupe soi-disant qui appelait au djihad, hein, qui faisait des attentats terroristes et qui travaillait, il essayait de renverser le, le Shah d'Iran à l'époque. Et donc euh, il croyait en, la, en une méthode de violence et d'utiliser la violence justement pour arriver à, ses, à son but à son objectif. Et à la fin il a été exécuté, hein, a été exécuté par le Shah d'Iran. Donc c'est un peu les méthodes de, de ce qu'on appelle les djihadis aujourd'hui mais bien entendu toujours ça, ça c'était toujours défendu par les irouanes dans le passé même si aujourd'hui ils s'en désavouent d'une façon un peu hypocrite hein, ils se désavouent des actes de violence d'une manière un peu hypocrite et certains les dénoncent mais euh, à peine ou à moitié hein, ils ont toujours été ceux qui ont été derrière ces idées là et qui les ont propagées parmi les musulmans et donc l'exemple de Nawab Safaoui c'est un exemple clair de ça et il dit que le docteur Mustafa Sidaï Euh, qui était euh, à l'époque le responsable des Ikhwan en Égypte Alors, et dans le, quand on a fait l'explication du livre de Cheikh Ahmed al-Najmi Arrad al-Shari al-Ma'koul al-Muttasil al-Majhoul dans les cours qu'on l'a mis justement dans la section Manhaj du, du site euh, Salafi de Montréal on a, dans ces cours on a parlé de, de, de la position de Mustafa Sibari vis-à-vis euh, -vis de, de la constitution syrienne et vis-à-vis -vis de la démocratie et comment il préférait Euh, la, la démocratie et euh, la constitution faite par les hommes à la sharia hein, alors qu'ils prétendent être un parti islamique qui appelle à l'établissement d'un état islamique on voit clairement que ces gens là n'ont rien à voir avec l'islam et que leur état islamique c'est pas un état islamique qu'ils veulent fonder mais c'est un état laïque, démocratique hein, qui, euh, et ils mettent comme constitution, dans la constitution ils mettent le premier article ils mettent en haut Euh, que leur pays c'est un pays musulman puis ensuite toutes les lois qui sortent en dessous c'est des lois faites par l'homme et ils disent bon, du moment que c'est un pays on dit que c'est un pays islamique donc ça y est, c'est un pays islamique mais pour eux, la réalité c'est que ce qu'ils veulent c'est un pays socialiste hein, euh, laïque euh, qui donne soi-disant l'égalité à toutes les religions et ça c'est des exemples de, des croyances de ce groupe de ce parti d'égarement qu'on appelle les Hwan donc comme je disais celui-là il a dit il s'est plaint à Nawab Safawi qui venait le visiter que beaucoup de jeunes Shia entraient dans des partis euh, laïques nationalistes au lieu de rentrer dans euh, le groupe des Ikhwan alors Nawab Safawi il est, il est monté sur un même bar devant un grand nombre de, de, de jeunes Shia parmi les Shia et les Sunnis ils, sont, ils étaient tous mélangés et il est monté sur le même banc, puis il a crié devant tout le monde. Il a dit, celui qui veut être un vrai ja'fari, un vrai ja'fari, cest vrai rafidhi, alors qu'il rentre dans les rangs des frères musulmans. Ça, c'est ce qu'il a dit devant tous ces gens-là. Donc, ça, c'est pour montrer hein, comment ils sont, euh, et comment ils, ils acceptent les rafidhas parmi eux, et dans leurs rangs, comment il est considéré comme étant à l'aide des musulmans et qu'ils les acceptent comme membres ils ne font pas de distinction entre sunni, chiés ou, ou quoi que ce soit d'autre donc euh, beaucoup d'autres citations on va s'arrêter ici pour aujourd'hui parce que là on n'a pas le temps de continuer mais on continuera ça demain puis on va euh, expliquer certains, certains points importants sur le sujet des paroles de certains des responsable des ikhwan. Demain, on va continuer avec ça. Donc, ça a été ici aujourd'hui. Subhanakallahu wa bihamdik, ashadun la ilaha ilaha ilaha astaghfiruka wa atubu ilaykh, barakallahu fikum, mujizakum allahu khayran wa salam wa wa rahmatullahi wa barakatuh.